Erreur à ton cœur Et pour une fois, je vous ai mis la version chantée. <rire> C'est Génération Manga, épisode 514. Et, ouais, ouais. Et euh, on est le 29 février aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé de faire une émission un 29 février en 10 ans. Alors, ça a bien dû déjà arriver. C'est tous les 4 ans déjà, donc ça élimine pas mal les possibilités. Après, il faut que ça tombe un lundi. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Faudrait voir, faudrait calculer, faudrait voir s'il y a déjà eu un lundi 29 février euh, ces 10 dernières années mais je suis pas sûr je sais pas c'est peut-être la première fois je sais pas c'est peut-être une première on ne sait jamais on sait jamais donc euh, plein de choses à vous raconter alors je sais que vous attendez tous avec impatience les interviews qu'on vous a fait à Tours alors ça vient ça vient il faut préparer euh, ces techniques ces machin donc ce ne sera pas pour cette semaine malheureusement mais euh, ce n'est que partie remise euh, mais on vous prépare ça aux petits oignons nous avons une petite pensée pour Chris qui euh, malheureusement est un petit peu souffrant aujourd'hui euh, donc euh, voilà envoyez lui votre énergie tendez les bras au ciel Faites un genki dama pour que ça aille mieux demain, ça ira mieux demain. Alors la grande news, la grande nouveauté à prendre ce, ce week-end, euh, c'est la euh, mise en chantier de nouveaux épisodes de. Cobra! Et eh oui, Space Adventure Cobra. Alors, apparemment, c'est Shibuya Production. Alors, Shibuya Production, d'après ce que j'en sais, euh, c'est une société monégasque. Donc, euh, c'est en France que ça se passe, les enfants. Et donc, ils sont en train de préparer des OEV, apparemment, de rugball, le retour de Joe Gillian. Donc, euh, le nom euh, qu'a Cobra euh, dans le rugball, vous savez. bon n'est-ce pas? Et alors, vous allez me dire, ah ouais, donc, il y a des nouveaux épisodes et c'est le rugball. C'est ça, c'est là que le bas blesse. C'est un peu dommage. Alors, certes, le rugball, euh, c'est un petit peu la partie. Euh Oh, oserais-je dire préféré, mais en tout cas c'est un bon moment, bon moment euh, du manga de Cobra, euh, sur 4 épisodes dans la série des années 80, rappelez-vous. Et euh, c'est sûr que c'est bien le Rugball, mais le problème c'est qu'il euh, y a plein d'autres épisodes du manga qui n'ont encore jamais été adaptés en animation, et ça serait peut-être mieux, à mon sens, de les privilégier, tu vois, plutôt que de refaire le Rugball. Alors le rugby-ball c'était très bien, mais je veux dire, il était très bien comme il était euh, fait à l'époque, il n'y a pas besoin spécialement d'y revenir, d'autant plus que la nouvelle série de Cobra qui avait lieu récemment, euh, bien qu'étant plus récente, s'est euh, retrouvée techniquement inférieure à celle des années 80. Et oui, à ces années 80, il y avait la petite patte, euh, les, les petites spécificités, euh, que ce soit la musique, le car design et tout ça, qui n'ont pas été repris pour la nouvelle série. Et ça, ça manque. Et donc, du coup, euh, la vieille série a un charme euh, particulier euh, qui, qui est difficile de retranscrire avec euh, les innovations de maintenant. Alors, même si on a techniquement, a priori, évolué le résultat est quand même moindre. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y a eu une augmentation des coûts pour fabriquer un dessin animé. Et oui, et donc, du coup, c'est de plus en plus cher. Et donc, ils sont obligés de renier sur les budgets. En gros, pour vous dire, euh, techniquement, ils ont moins de sous maintenant pour faire le truc qu'ils n'en avaient à l'époque pour faire le truc, ok Et euh, donc, il en résulte que les séries d'avant, du coup, étaient mieux faites. Surtout qu'en l'occurrence, là, on parle d'une série de TMS, Tokyo Movie Shinsha, euh, qui ont fait également 4 euh, Size euh, et plein d'autres séries. Euh, et donc, euh, c'est des séries, comme l'a dit Oscar aussi, et qui ont super bien vieilli, et qui ont beau être des années 80, sont encore euh, tout à fait présentables, tout à fait d'actualité, magnifiques à regarder, et donc... Euh, quand on fait des nouvelles versions ou des suites à ces personnages, eh ben, on se rend compte que c'est en deçà de, de, de, du produit de l'époque, ce qui est quand même assez énorme. Donc, c'est donc un petit peu embêtant. Voilà ce que je dis. Hein. Alors bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc, le retour de jogilian en tout cas, on l'attend. On a envie de le voir. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, le film live d'Alexandre Aja, où il en est hein, Eh ben oui, ben, le problème, c'est toujours le même. C'est un problème de sous, les enfants. C'est qu'il a du mal à avoir les sponsors, les, les finances et en l'occurrence c'est surtout aux US qu'il faudrait vendre le brasard et aux US Cobra ils ne connaissent pas. Donc ils s'en foutent un petit peu et en plus il y a eu un autre problème qui s'est posé euh, tantôt, c'est en fait la sortie euh, des Gardiens de la Galaxie. Euh, qui s'est avéré avoir des ponts scénaristiques assez proches de ce que Alexandre Aja envisageait pour Cobra. Et donc du coup, il est obligé de revoir sa copie, parce que s'il fait euh, les trucs qu'il avait prévus à la base, qu'est-ce qu'on va faire Bah Forcément, on va lui dire ah, « t'as copié sur les Gardiens de la Galaxie !» Alors, alors qu'il avait prévu de le faire avant, mais bon, c'est que faute de financement, voilà. Et, et vous savez, c'était l'éternel problème de savoir qui de la poule ou de l'œuf était là le premier. <rire> et donc du coup, euh, c'est au premier arrivé, premier servi, j'ai envie de dire. Et euh, voir Dans certains cas, celui qui a le plus de possibilités, le plus de pognon. Parce qu'il arrive aussi euh, qu'il y ait certes des choses qui étaient faites antérieurement, mais qui sont moins connues. Et donc, du coup, les gens ils vont plus se rabattre sur le truc euh, plus connu. C'est Le coup typique, c'est le roi Lion. Alors, le roi Lion, tout le monde connaît. Ouais, Disney, le roi Lion, patati patata. Alors, on a beau leur prouver par A plus B que le roi Léo euh, de Tezuka a été fait bien avant, dans les années 60 qui a été diffusé en France dès 1972, ou 74, je ne sais plus, je ne voudrais pas dire de bêtises, 74 je crois, euh, donc bien avant Goldorak, et, euh, et, mais bon, moins connu forcément que l'impact d'un Disney. Donc on aura beau dire ce qu'on voudra, on pourra me tourner le problème dans tous les sens, euh, n'enlèvera pas que les ressemblances entre le Roi Lion et le Roi Léo sont beaucoup trop grandes pour que ce soit innocent. Et il est clair que les gars de Disney qui ont bossé sur le Roi Lion, eux, ils connaissaient le Roi Léo. Parce que sous le nom de Kimba aux US, ça a eu un gros succès là-bas. Donc ils ne peuvent pas dire « Ah ben non, je n'ai jamais entendu parler. Euh, » non, non, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas vrai. Euh, ça, vous en avez entendu parler fatalement parce que c'était un petit peu incontournable le bazar. Bon, voilà, voilà. Alors, bon, on peut néanmoins faire euh, avec des nouveautés quelque chose de bien. Et là, j'en reviens. Transition à nos amis d'astéroage donc qui étaient en concert euh, le week-end dernier à Easeur. On aura aussi l'occasion de vous en reparler. Apparemment, ça a bien marché. Je n'y étais point, donc euh, je ne peux pas vous en parler, moi, puisque j'y étais pas. C'est un petit souci technique, on va dire, que je n'ai pas eu de moyens de locomotion. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire arroba euh, cet avis, on s'en fout, mais c'est juste pour vous dire que j'y étais pas, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous en raconter. Je ne peux pas vous en parler. Donc voilà, donc je reviens à nos amis d'astéroage donc qui étaient en concert et qui ont sorti un album, Ça y est, euh, que vous pouvez euh, trouver d'abord euh, en vente euh, à la fin de leur, leur concert, en l'occurrence. Et euh, si vous avez la chance d'habiter euh, vers Rion, euh, au Leclerc-d'Anval, euh, il y a aussi des CD d'Astéro-H qui sont en vente. Donc vous pouvez les acheter aussi là-bas éventuellement. Voilà, ça vous coûte 9,99$. ,99. Donc voilà. Et, euh, et puis voilà. Et donc, habile transition, on va s'écouter donc Astéro-H nous chanter Cobra. Voilà, si, si ça veut bien marcher. Dili <mum> di venu de nul pas, c'est Cobra Plus vite que le serpent, c'est Cobra Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra Mais il est toujours là, c'est Cobra C'est Cobra Plus vif que le serpent C'est Cobra Personne ne l'aperçoit C'est Cobra Mais il est toujours là C'est Cobra Et plein d'effroi Les pirates de l'espace Rien qu'à son nom leur sans qui se glace, se glace, se glace Mais quand il y a danger C'est Cobra Qui vient pour nous aider puissance de Cobra Et d'où vient le courage de Cobra Et qui c'est le secret de Cobra Dans toutes les galaxies c'est Cobra Quand il se bat c'est toujours sans merci Il ne connaît pas la pitié pour tous ses ennemis Mais il risque que sa vie c'est Cobra Sans crainte ni répit About machine, nul n'imagine, quel est son secret? Nul ne le sait, mais quand on l'appelle, il surgit du ciel. S'il disparaît Toujours aux alliés, toujours toujours toujours bien caché dans la nuit c'est cobra guettant ses ennemis c'est cobra personne n'est à l'abri c'est cobra en gros il est robot c'est l'univers zéro mais votre roi est là et votre roi c'est cobra Eh, ça ne voit pas du bois ça uh -huh. Ah, t'as chanté dessus Bah oui, c'est fait exprès pour que vous achetiez le CD <rire> Cette blague <rire> ah, Bah oui, bah alors, bah alors Non, mais, non, mais sérieux, hein. il faut financer. En plus, ils ont fait ça bien, parce que le CD est, euh, est gravé euh, en forme de vinyle d'époque, mais vraiment, t'as as le truc avec euh, les... les, les, les... Ah, les sillons tu vois ça, ça, ça rend super bien C'est un truc de ouf Donc ça, ça vaut le coup il est pas cher un truc, Non allez-y franchement c'est de la bonne bébé hein. Donc Astero H qui était en concert euh, Qui je n'en doute pas ont eu un gros succès Sans, sans, sans coup faire rire J'étais pas, je peux pas vous dire, mais euh, je suis sûr, il n'y a pas de souci. J'ai vu quelques photos quand même. Ah bah oui, je suis un petit peu, j'ai quand même un peu suivi l'affaire. Donc voilà, sachez qu'il euh, y a eu euh, des répercussions dans les journaux aussi. Hein. Donc euh, sur la montagne et compagnie, vous allez voir ça, il euh, y a des articles, tout ça. On aura, on aura l'occasion, en l'occurrence, de vous faire l'article sur les articles. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc il y a plein de choses aussi qui se passent du côté de nos amis Télé80. Je suis un petit peu dans, dans les secrets des dieux, donc euh, je ne vous dis rien. Sachez que je sais, mais que je sais tout, mais je ne dirai rien. <rire> euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a d'autres CD qui sont euh, en, euh, en développement, voilà, et que peut-être, peut-être, je dis peut-être, euh, vous allez voir débouler un CD avec euh, une fille aux cheveux roses, j'en dis pas plus, voilà, j'ai dit ça, je ne dis rien, à vous de voir qui ça peut être, voilà. Et euh, sinon en parallèle à tout ça Je voulais revenir un petit peu sur euh, Mon grand ami Michel Barouille Que je salue euh, J'ai enfin réussi à mettre la main Sur euh, plusieurs génériques euh, Que je n'avais pas eu l'occasion de vous diffuser Donc je vais vous mettre ça euh, tantôt Mais avant, pour se mettre dans l'ambiance On va euh, s'écouter Eccle euh, et Jekyll Donc un générique qui malheureusement il ne peut pas euh, Faire sur scène parce qu'il n'a pas euh, La musique Voilà Donc du coup il peut pas la chanter, mais nous on peut, on peut, on veut, on va le faire. Donc Jekyll et Jekyll, si vous vous rappelez pas, c'est un petit dessin animé cartoon hein, en fait, et ce qui est amusant à noter sur ces deux pies voleuses, parce que le problème c'est qu'en France on a dit que c'était des corbeaux, mais ce ne sont point des corbeaux, ce sont des pies, et pies c'est tout. Et oui, donc du coup ça rend un petit peu faux la chanson, mais c'est pas grave, elle envoie du bois quand même, donc on va pas se plaindre. Euh, puis c'est pas la faute de Michel, lui, hein. et sachez que donc, nos amis École et Jekyll de leur vrai nom avaient euh, d'abord connu une carrière euh, en bande dessinée chez nous avant qu'on ait le dessin animé, sur le, euh, sous le nom de Hurlu et Berlu. Et oui, et oui alors, euh, tout, vous voyez toutes ces choses que je vous raconte depuis une dizaine d'années sur cette antenne, euh, je suis en train de les répertorier comme je vous ai déjà dit dans un bouquin hein donc euh, je vous en parle euh, aussi pour que vous ne soyez pas surpris que vous êtes vous à euh, éventuellement que vous mettiez des sous de côté pour éventuellement acheter on, qui sait on sait jamais hein. donc euh, je suis en train d'y faire euh, je voulais dans un premier temps euh, viser au moins les 100 pages histoire d'être bien alors sachez que euh, tout de suite j'en suis à 93 pages donc je tiens le bon bout on va dire donc je suis pas mal Euh, donc je vous tiendrai bien sûr au courant de l'avancée des trucs, je vous rappelle qu'en parallèle il y a aussi euh, le bouquin de Chris euh, qui euh, devrait pas tarder aussi euh, où il vous parle des BO euh, sur euh, toutes les, les CD les disques qui ont existé sur euh, les, les génériques de dessins animés japonais et autres, euh, voilà et tout ça et que c'est dur de se répertorier dans toute la jungle terrible jungle de la discographie euh, donc parce qu'il y a eu plein de CD avec des dramas au Japon euh, donc euh, qui sont pas forcément super intéressants pour nous, parce que ce sont juste euh, des épisodes en fait qu'on on, on a que le son et pas l'image, donc euh, ça va 5 minutes surtout quand tu euh, payes le CD cher, donc ça fait un petit peu suer quoi donc voilà, bon je parle je parle, mais vous avez envie de chanter les Jekyll, Jekyll avec moi, c'est parti alors et Jekyll de drôle d'oiseau, de joyeux corbeau alors est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas <rire> Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas, c'est pas grave, j'ai d'autres flèches à mon car. Quoi? Si ça ne veut pas comme ça, on va faire autrement, n'est-ce pas Alors, en attendant que je m'y retrouve pour vous mettre ça, si toutefois c'est possible, on va se mettre autre chose. En attendant, euh, tiens, un truc de masque. Vous savez, masque les voilà, ils sont prêts, ils sauveront le monde. Voilà, donc en attendant, je vous mets ça, c'est parti. Là, ça doit marcher. Ah, c'est pas la vraie, c'est une version un petit peu... Je vous laisse écouter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 Ça envoie du bois ça aussi, c'est pas mal hein eh ben, oui, oui, oui, oui. Ah bah oui, bah oui Bon bah alors, je vais pas pouvoir mettre que Jekyll Parce que forcément, je l'ai pas sur moi Vous en doutez bien, toujours des coups comme ça Bah oui, c'était pas comme je l'avais prévu, c'est pas grave C'est pas grave, on va pas se laisser démonter On va quand même faire du Michel euh, Allez, tous ensemble On va chanter sous le signe des Mousquetaires Excellente série animée Senjushi Euh, qui est disponible en DVD à petit prix hein, Parce qu'il il est payé un peu écoulé le stock Donc vous pouvez trouver ça facilement genre à 5 euros le box Sachant qu'il y en a 4 Donc vous faites l'intégrale à 20 euros C'est tranquille, c'est un petit bijou Anime Senjushi hein, Donc vous vous rappelez, sous le ciné Mousquetaire. Alors je vais j'ai une petite anecdote Parce que j'en ai toujours, j'en ai plein sous le coude pour le truc Alors sachez que sous le ciné Mousquetaire Donc a été diffusé bien entendu sur la défense 5 Ça vous savez mais euh, il était question que ça passe au club Dorothée ouais ouais parce qu'en fait le club d'eau euh, donc à une époque vous, avez, vous aviez sûrement remarqué si vous étiez contemporain de ces années là euh, avait récupéré tout le catalogue de la 5 en fait c'est pour ça qu'on a retrouvé Olivier Tom ou d'autres euh, Robotech euh, sur le club d'eau après et donc dans le même, dans le même ordre d'idée ils, ils voulaient aussi récupérer ce cinéma mousquetaire. ils avaient prévu d'y diffuser bien entendu bah, seulement euh, jusqu'à la, la dernière euh, juste avant de mourir en fait euh, la 5 qui a décidé de garder jalousement la sous-ciné mousquetaire. « Non, on ne vous le lâche pas, on ne vous lâche pas !» Et donc, du coup, comme ils l'ont bien gardé jusqu'à la fin, et eh bien, du coup, ça a un petit peu eu pour effet de bloquer les droits, et donc, du coup, ça a empêché le club d'eau de diffuser sous-ciné mousquetaire. Alors, euh, c'est une bonne et une mauvaise chose à la fois, parce que c'est une mauvaise chose, parce que si ça avait, si ça avait été passé et diffusé au club de roté, euh, ça aurait été un peu plus connu du fait. Après, sûrement qu'ils l'auraient coupé, ils auraient censuré de ci-de-là, alors qu'il n'y avait rien y d'extraordinaire. Dans Souci mousquetaire, il y avait rien à couper. Mais je fais confiance au psy de mes deux euh, du club d'eau pour trouver à, à couper quand même. Hein. Parce qu'ils arrivaient toujours à, à couper quelque chose, même quand il n'y avait rien à couper. Ils arrivaient à couper dans Olivier Tom, quand même, je veux dire. Euh, dans le genre, euh, c'est ni violent ni machin, hein, Olivier Tom. Hein. Ils ont quand même trouvé moyen de couper dedans, hein donc euh, on peut couper dans tout à ce moment là je vais leur donner les petits malins ils vont trouver moyen de couper dedans <rire> tu peux être sûr non non mais je sais je sais je sais bon, enfin bref donc de fait soucis Mousquetaires, ça n'a jamais été diffusé à la télévision depuis donc euh, nous louons merci nos amis d'IDP qui ont eu la, la bonne idée de ressortir donc ça en DVD pour que ça puisse être accessible à tout le monde et c'est très bien euh, sachez qu'il existe un épisode pilote qui est aussi dans le coffret DVD donc en sous-titré puisqu'il n'a jamais été doublé mais que malheureusement il y a un film qui se passe après qui lui est complètement inédit en France, et c'était en l'occurrence euh, un film que sur Aramis, qui, je vous le rappelle, est donc une fille dans cette version. Voilà. Allez, vous êtes tous prêts à chanter avec moi, parce que ça, c'est la version playback. Donc, je veux tous vous entendre chanter avec moi sous le signe des mousquetaires. C'est parti. C'est presque parti. <rire> Avec nous, venez croiser le fer Les méchants vont mordre la poussière Sous le signe des mousquetaires On est tous des frères Nous passons des jours et des nuits à cheval Poursuivant les gardes du cardinal, nous nous battons bien, mais après la bataille, nous embrochons des volailles et l'on trinque à la santé de nos belles qu'on a quittées. Mais avant tout, À nos épées, car elles défendent notre amitié Avec nous, venez croiser le fer Les méchants vont mordre la poussière Sous le signe des mousquetaires Pour avoir la paix, on fait la guerre Avec nous, venez croiser le fer Les méchants vont mordre la poussière Sous le signe des mousquetaires on est tous des frères Quand on a 20 ans et quand on a la chance D'être né un jour au royaume de France La tête au soleil et les pieds sur la terre On devient un mousquetaire Pour la gloire et pour l'honneur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 Alors je reconnais votre sagacité, il y en a plein qui vont me dire t'as oublié le premier couplet, mais je l'ai fait exprès. et oui, parce que là encore, euh, sachez qu'à l'époque, quand Michel a enregistré euh, le générique, il l'a fait d'après le playback court japonais, donc après la version télé, qui était montée ensemble. Donc du coup, il se retrouvait avec trois couplets, alors qu'en japonais dans la version longue, il n'y en a que deux. Et donc euh, ça, c'est la version donc, playback du japonais. Donc du coup, on n'a plus que deux couplets et non trois. Donc j'ai décidé de... de garder le 2 et le 3. Voilà. Parce que pour changer un petit peu, vu que c'est le 1 le plus connu, je vais vous faire la version avec le 2 et le 3. Voilà, tout ça explique. Alors, comme on est dans le souci mousquetaire, c'est la même hein, qui se passe avec euh, Choisis ton aventure, le générique de fin. Je ne sais pas encore ce que je vais vous faire comme version, vous allez voir. C'est parti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 Animé Senjushi, euh, sous le signe des mousquetaires. Et voilà, voilà. Alors il y a un autre euh, manga qui n'est pas très connu. Alors j'en profite pour vous en parler, des fois que vous le trouviez. Euh, ça s'appelle Étoile. Donc c'est un manga à manga, Donc c'est en papier. Hein. Euh, je précise bien. Euh, N'oubliez pas que manga, ça désigne la bande dessinée. Hein. Ça ne dessine pas le dessin animé. C'est toujours bon à faire une petite euh, piqûre de rappel. Donc, euh, manga, donc en papier, euh, en deux tomes, ça s'appelle « Étoile et c'est un croisement entre euh, les trois mousquetaires et les chevaliers du Zodiac, si tu veux. En fait, c'est les trois mousquetaires qui ont des cosmo-énergie. Et c'est trop bien. Mais le problème, c'est que le magazine de prépublication japonais euh, dans lequel était pré donc cette euh, bande dessinée, ce manga, euh, a cessé euh, d'être de... édité. Et avec lui le manga. Malgré que le manga il marchait bien, et ben comme euh, la pré-publication s'est arrêtée, le manga s'est arrêté aussi. Et c'est dommage parce que ça, ça commençait super bien, c'est vraiment génial. Et donc, bah, à défaut, je vous conseille donc les deux tomes qui sont sortis de Étoile. C'est euh, chez Toncam, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, c'est sorti un petit moment. Donc, euh, c'est peut-être euh, pas à la FNAC. Il ne faut pas rêver. Mais euh, vous pouvez peut-être trouver ça euh, chez d'autres euh, magasins compétents euh, <rire> ou euh, sur Internet, compagnie. Ça s'appelle Étoile, comme une étoile, comme les étoiles. Et je vous conseille vivement. Voilà. Et euh, je vous propose qu'on se fasse une, une autre petite injection d'Astéro-H, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est de la bombe bébé. Je vous dis pas ce que c'est, euh, comme ça, parce que des fois, ils ont des intros un peu, hein, donc ça vous laisse un petit peu. Tiens, vas-y de deviner ce que c'est. Allez, on devine ce que c'est, nos amis d'Astéro-H. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, hein Ouh Dors le citadin, dans la ville, crie victoire, il va le roi malin, sur trottoir et déportoir. Son maître dont Isidore, il frappe à la vie dans son fort. Où qu'il soit, il faut la loi, les chats sont rois, les chats là, chats de bonne manière. Et des chats de brave matou, les chagouayou, les entrechats sont là, Ils y chez ses bons maîtres, les froids et ses mauvaises têtes, où qu'ils soient, ils font la loi, Les chats sont rois, les chats sont là Ça envoie pas du bois, ça les gars. Hein non, mais je vais pas dire. Hein. Donc voilà, vous savez, euh, hein Astéro H, le CD. Euh, voilà, rrr, chez votre euh, marchand de journaux. <rire> pas encore, mais ça ne saurait tarder. Non, non, mais vous voyez, ça envoie du bois, ça envoie du bois, ça envoie du bois. <coughs> Alors. Donc un petit coucou à Valériane qui me demande Où est-ce que j'en suis de mon apprentissage de la chanson de Magie Bleue Et ben c'est une bonne Une bonne question parce que du coup je la savais Donc j'ai un petit peu Laissé ça reposer la pâte on va dire Et bah on va Faire le baptême du feu là on va essayer ce à faire On va voir si je m'en rappelle voilà moi je dis Magie Bleue c'est parti Ouh da oui, il y dum, dum, dum, dum, dum, dum, petites musiques dum, vont bien dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, la est un poney bleu Au pouvoir si fantastique Qu'il part comme une boule de feu Une décharge électrique Il s'envole dans le ciel Au-dessus, loin des nuages Un pied de nez à l'arc-en-ciel Ça c'est bien son âge Donnez-moi, donnez-moi Donnez-moi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 Magique dans ses voyages, emmène toujours ses amis, il leur apprend le langage, le beau goût de la vie, vole au de la terre, les océans, les paysages de lumière, même brûlés par le vent. Donne-moi, donne-moi!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 Magique n'a peur de rien, ni de l'oare, ni des lampettes, et les pouvoirs qu'il détient. Il y a l'eau qui les arrête, s'il est mouillé par la pluie, ou par le ruisseau, il n'a pas plus d'énergie que les autres petits chevaux. Donne-moi, donne-moi!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 Donnez-moi. Voilà. Donc, bah, bah, bah je suis pas au point. Je <rire> suis pas au point. Je l'ai pas encore. Je la maîtrise pas encore parfaitement euh, magie bleue. Mais ça viendra, ça viendra. J'ai un peu trop laissé reposer. <rire> Alors maintenant, on va euh, s'écouter quelque chose euh, que je passe rarement, à savoir des covers. Alors qu'est-ce que c'est les covers C'est quand c'est des versions euh, réorchestrées et interprétées par quelqu'un d'autre que le chanteur original. Ok, Alors là où il y a par contre des petites subtilités, c'est que nos amis d'A.B. Productions faisaient des vrais génériques, euh, leurs génériques, et faisaient des covers quand il s'agissait de mettre sur leur compilation les génériques qui ne leur appartenaient pas, comme ceux de la 5 par exemple. Alors voyons ce que ça donne, Jeanne et Serge, en cover, par A.B. Productions, ça donne ça. Vous avez remarqué le truc qu'il y a souvent dans les covers d'A.B. C'est qu'il y a des erreurs dans les paroles. C'est un coup de bonheur. La vie pour Jeanne et Serge, c'est un coup de bonheur. Ce c'est pas un coup de bonheur, c'est amour et bonheur. On douille. Hum. Alors c Ce qui est amusant, c'est que Miné m'a dit qu'on avait le droit de faire un cover à partir du moment où respecter respectait à la ligne le texte. Or, à chaque fois qu'il y a une cover chez A.B., tu peux être sûr qu'il y a une faute dans le texte c'est systématique d'ailleurs on va vérifier ça sur leur version de Princesse Sarah tiens pour vérifier euh, s'il y a bien une connerie aussi alors ouvrez bien vos esgourdes on va voir s'ils si, si se trompent à un moment <rire> Oui, bah, euh, oui, boulette sur les paroles, boulettes sur les paroles. Vous avez vu hein, au début voilà. ah bah, bah, Vous écouterez si vous n'avez pas. <rire> je sais pas. Boulettes sur les paroles. Voilà. Mais je crois que c'est systématique. Hein. Je vais peut-être faire un petit article là-dessus dans mon bouquin. Je ne sais pas. Je vais réfléchir pour répertorier euh, les, les erreurs des covers C'est un vaste sujet aussi. Ah, je, je peux peut-être grappiller les pages qui me manquent <rire> en faisant ça. Euh, bon, bah, moi, j'y vais aussi de mes petites covers Moi aussi, évidemment. Et non, comme celle-ci par exemple. Allez, c'est parti. Moteur et à tout cœur, toujours là quand il faut. C'est au nom de la loi qu'ils poussent leurs chevaux à vitesse turbo. Prête à tout, audacieux, courageux, ils foncent aussitôt. Arrivant juste à temps pour être les vainqueurs, pour le dernier saut. Pole position, qui peut dire qui sont. Position, quelle est la vraie mission Paul Position, et qui en est le cerveau Ouais oh, ouais oh, ouais oh, ouais, oh. ouais, ouais Paul Position, hein, interprété par Nick Carr, et malheureusement... Euh, on peut pas entendre la version longue de ce générique. Bon, je sens alors qu'il est super bien. Et en plus, euh, et, euh, les, per les personnages parlent sur le générique. Ce qui finit de le gâcher. Ah, C'est vraiment frustrant. Mmh Bref. Bof. Euh, oui, alors je voulais revenir sur Princesseur parce que vous savez que donc, les génériques de la 5 euh, alors, en fait devaient tous être interprétés à l'origine par Cristina Davina donc Christina Davena, c'est celle qui chante les génériques euh, sur la cinque donc euh, en Italie, si, sí, très bien donc euh, en Italie euh, c'est Cristina Davina qui chante les, les génériques euh, des de chansons de la 5, de la cinque, ok euh, de Berlusconi, si sí. et euh, donc il euh, y, y avait prévu qu'elle chante aussi en français Euh, mais elle ne parlait pas les Français. Donc euh, du coup, elle chantait en phonétique. Si? Euh, donc c'est en phonétique qu'elle a chanté aux Princesse Ra. Elle avait chanté aussi une, une version de euh, Yann et Serge et aussi euh, de, dans les Alpes avec Canet et euh, aussi une autre que n'est y, y plus en tête. Et ça, ça rime. Et euh, donc en fait, euh, ces versions-là n'ont pas été conservées. Euh, ils ont gardé que Princesse Sarah. Donc après, ils ont demandé à Valérie Barouille de chanter euh, les chansons en français donc euh, de, dans les Alpes avec Canette, et Yann et, Hier, et Serge. Et Sergio. Et Et <rire> Bref. Ani suita, se król l'ambar, ki mi de la chinque. ok? Est-ce que vous avez tout comme moi ce que j'ai dit <rire> Oui, donc, euh, donc je vous ai dit, c'est Christian donc qui devait chanter tout en phonétique euh, à la base. Et puis quand ils ont eu le résultat sur Princesse Sarah, ils n'étaient pas convaincus. Donc ils ont préféré demander à Valérie Barouille dans un premier temps de le faire. Et puis hein, ensuite, c'est Claude Lombard qui euh, qui était là. Et donc Claude Lombard qui sera présente au Grand Rex le 16 avril prochain pour le super euh, concert anime nostalgique. Euh, donc voilà, euh, donc il euh, y aura Claude Lombard qui chantera aussi sur scène avec les autres. Et aussi Patrick Schroeder. Et rien à voir avec les tortues ninja euh, Qui s'avère être le chanteur de Peter Pan Je veux m'envoler là où on est jamais grand Au pays des enfants Et si euh, vous vous rappelez quand je vous l'avais diffusé Cette chanson euh, Moi j'ai toujours cru que c'était une fille qui chantait Et euh, non c'est un mec Donc euh, voilà donc, euh, je suis le premier surpris euh, Donc je vous remets à Peter Pan hein, Pour que vous vous rappeliez la chanson hein, et, et dites vous bien En l'écoutant que c'est un mec qui chante Hein Donc, Patrice Schreder. Schre <rire> vous allez vous rappeler, c'est Tortue Ninja. C'est Schreder Schre qui chante ça. Donc, euh, c'est parti. Peter Pan. Wouh Chas, mécran, au pays des enfants Peter Pan, mènes nous avec Michel Et puis Wendy, au royaume des amis Loin de filles, de mes lukos, de mes cahiers Oui, loin de tout, où l'on s'amuse beaucoup Peter Pan, tu raves de trouver des mamans à des enfants, à des enfants perdus Perdu sans âme et avoir connu l'amour L'amour d'une mère qui dure toujours oh, oh yeah On est bleu, bien plus, loin plus loin que les nuages Plus vrai, plus, plus beau, beau que les livres d'images mon longtemps pour toute ma vie Et c'est un mec qui chante Ah, ça vous embouche un coin hein et ben, Moi aussi ça m'a bouché un coin Et ben il sera sur scène si vous ne me croyez pas Au Grand Rex aussi le 16 avril prochain Pour euh, Annie Nostalgie voilà. Patrick Schrader il nous chantera Peter Pan ben, Alors moi j'ai hâte d'y être pour entendre ça Et pour constater de mes ouïes De mes oreilles que c'est lui qui chante comme ça Envoie de tête tout ce que tu veux, euh, le, le gars, il va m'impressionner, là. Euh, C'est toi qui chantes, ça, t'es sérieux Ok. <rire> bon, bref. <coughs> euh, moi, j'ai envie de chanter aussi. Hein. Allez, il ne reste plus beaucoup de temps, alors on, on va, allez, je vais vous faire euh, le générique de fin de Tom Sawyer parce que je l'aime bien. C'est parti. Oh comme trois pommes, Tom Sawyer est un jeu garçon. Qui n'aime pas l'école et préfère pêcher des poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la ville. Raison d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde, la maison. Cécile et Mary et Tante Polly qui gronde, c'est un cœur à prendre. Amy et Becky qui le savent bien, un dur au cœur tendre. Huck, Mary et Becky Thatcher Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer. Oh comme trois pommes, il est plus malin que Joe l'Indien, un sacré petit homme. Na na na. Il n'est pas bien riche dans ses poches des trésors en brac Oui, mais s'en fiche. Il a plus d'un tour dans son sac. Il est clown ou Robin des bois, général ou pirate. Avec lui, les rêves sont rois et partout la joie éclate. Oh, comme trois pommes! Il est plus malin que Joe l'Indien. Un sacré petit homme, Huck Mary et Petit Thatcher, Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer. Ah, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, je, je, me suis, euh, je me suis bien allé. Ouais, ouais, je me suis bien Allez, je me suis planté à un moment. Ah, c'est intolérable! C'est intolérable. <coughs> Je sais pas ce que j'ai ce soir, je perds mes mots, je perds mes mots, <coughs> mes mots. <rire> Allez, euh, on va essayer de ne pas se tromper sur Flashman et je vais vous entends quand je dis Flashman, vous dites Flashman, c'est parti. Ils sont venus d'ailleurs, pour protéger la terre, de ces envahisseurs. Et faire régner la paix sur la planète, l'excénocaptor, Ces sacrés chasseurs de primes, à raison ou à tort, sans foi ni loi, aveugles assassines, flashman, flashman, combattant au merveilleux pouvoir, flashman, flashman, justicier descendant son nom de l'espace. Flashman, Flashman Vaillant triomphant de la lumière Flashman, Flashman Merveilleux prince de l'univers Mais l'histoire nous révèle La tragédie de cinq frères Séparés par le sort Kéran, maudit, n'en fait pas un mystère Lempereur Lodus, Ce fils des dieux du ciel Petit cousin de Zeus Attaque sans cesse les Flashman sur la terre Flashman, Flashman Combattant au merveilleux pouvoir Flashman, Flashman Justice son descendant de l'espace Flashman Flashman, vaillant triomphant de la lumière Flashman, Flashman, merveilleux prince de l'univers La justice et la liberté Flashman, Flashman, combattant au merveilleux pouvoir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 Bon. Et je me suis encore fougé. Ah, mais décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Je ne sais pas ce qu'il y a ce soir. Ça va être le 29 février, c'est ça qui me fait de l'effet. Ouh, il faut arrêter de faire une émission le 29 février. C'est pas bien, c'est le mal. <rire> bon, ben voilà, Bon, je vous ai assez euh, saoulé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera pas l'instant, petit Et euh, d'ici là, bah, euh, bah, Je sais même pas quoi vous dire, je sais même pas quoi vous raconter. Je vais, euh, je vais bosser sur le bouquin. Je vous dis pas quand ça sort, j'en sais rien. Donc je m'avance pas, hein, tant que je sais pas. Mais on va se quitter en bonne compagnie. Ah ben oui, toujours avec nos amis H. Donc, spécial dédicace pour Valérian, qui nous écoute. Donc, euh, voilà. Et puis, et, ben, et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine. Et ce ne sera pas à la star Digo Et c'est parti, voilà Youh Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits les fous, les bandits. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. futur, il fait respecter la loi. Cześć!